Assyriam Assalaamu alaikum rahmatullah barakatu. On, on va commencer le cours, inshaAllah tout de suite. Donc euh, c'est le cours de dans le tafsir de Surat Az Zumar. Donc hier on a expliqué jusqu'au verset 4 jusqu'au verset 4. Donc on va reprendre à partir du de, de verset 4, Inshallah, et on va lire la suite. Donc comme on disait, c'est le cours numéro 2 aujourd'hui de l'explication du tafsir de Surat Az-Zumar et hier on s'est arrêté au verset 4 donc on va, on va reprendre à partir du verset 5 donc nahara euh... وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفسكم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 لا إله إلاكم فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غليل عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة غزر أخرى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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُ إلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلٍ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الميل ساجدا وقائما يحبظ آخرة ويرجو رحمة ربي Kul hal yastawi allazina ya'lamouna, wallazina la ya'lamouna, innama yatadakkar ulul Donc, on va s'arrêter ici. Inch'Allah, on va essayer d'expliquer jusqu'au verset 9. Aujourd'hui. Donc, Naam. Euh Donc, on commence avec l'explication du Cheikh Sadi, l'imam Abdurrahman Sa'adi dans son tafsir. Euh, yani, euh, il, il, donc, il dit à propos du verset 5, en commençant par le verset 5, « Yukhbiru annahu khalaqa yukawwiru layla 'alan nahari wa yukawwiru nahara wa yahillu mahalla fala yajtami'u hadha wa bal ata donc le Sheikh il commence par expliquer donc ce verset qui euh, dans la signification euh, يعني, euh, dans la, la traduction de la signification on voit Euh, qu'il est dit que ça signifie « Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. » chef il dit à ce sujet-là, c'est-à-dire avec la sagesse, avec le bienfait, pour ordonner aux serviteurs, pour ordonner aux hommes et pour leur interdire et pour les récompenser lorsqu'ils font le bien et pour les punir lorsqu'ils désobéissent. Ensuite, il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Le il dit, c'est-à-dire qu'il fait que chacun d'entre eux, ces deux, euh, ces deux choses entrent l'un dans l'autre. C'est-à-dire le jour entre dans la nuit et la nuit rentre dans le jour et chacun prend la place de l'autre à tour de rôle. Et euh, ils se suivent l'un après l'autre. Et il n'y a pas, y a pas euh, un qui prend la place de l'autre. C'est-à-dire chacun vient après son tour, et lorsque l'un arrive, l'autre part. Euh, ensuite, il dit, c'est-à-dire, il a assujetti le soleil et la lune, c'est-à-dire, chacun poursuit sa course, ou chacun sa course pour un terme. Euh, il a assujetti le soleil, le soleil et la lune suivent chacun sa course pour un terme fixé. C'est bien lui, le puissant al aziz le grand pardonneur Al-Rafar. Donc le chef explique ici, il dit: il a assujetti le soleil et la lune, c'est-à-dire, euh, il l'a assujetti d'une manière très organisée et Et, et il a fait que euh, a chacun poursuit sa course de façon euh, bien organisée et bien calculée. Euh, chacun des, du soleil et de la lune poursuit euh, sa, sa course selon la manière dont Allah l'a assujetti euh, vers un terme fixé. Euh, et le shaykh il dit, Donc, كل من الشمس والقمر يجري متأثرا عن تسخيره تعالى لأجل مسمى وهو انقضاء هذه الدار وخرابها، فيخرب الله آلات آلاتها، الله آلاتها وشمسها وقمرها، وينشئ الخلق نشأة جديدة. Donc le sheik, il explique que Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que tout ça, euh, vers, ça, ça Se dirige vers un terme euh, Qui a été fixé hein, Eh bien il explique que ça c'est Lorsque va arriver La fin du monde Et que cette création Va être euh, détruite Allah subhanahu wa va détruire toute cette création avec tout ce qu'elle contient comme élément, euh, que ce soit son, son soleil ou sa lune, hein, tout le système qu'il a créé. Tout ça, Allah subhanahu wa va le détruire et il va euh, débuter et re recommencer une nouvelle création. Et euh, il va établir la, la « Dar al-Qarar » c'est-à-dire la demeure de la qui va rester et qui va être établie par la suite le paradis et l'enfer qui sont deux demeures qui sont éternelles ensuite il dit al ghaffar al-azizul al al li shay la من عزته أوجد هذه المخلوقات العظيمة وسخرها تجري بأمره الغفار لذنوب عباده التوابين المؤمنين كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الغفار لمن أشرك به بعدما رأى من آياته العظيمة ثم تاب وأناب Donc le chef explique que subhanahu wa ta'ala dit ensuite. C'est bien lui, le Tout-Puissant. C'est bien lui, le Tout-Puissant, celui qui ne peut être euh, et celui contre qui on ne peut pas avoir le dessus, le, le dominateur, celui qui a le contrôle sur toute chose et que rien ne peut désobéir. Euh, et celui qui a fait que par sa force toutes ces grandes créations le soleil, la lune et l'univers et tout ce qu'on voit dedans euh, et bien tout ça, ça a été assujetti et créé par Allah subhanahu wa ta'ala donc toutes ces grandes euh, créatures là que Allah a fait c'est par ça par sa puissance euh, et comme euh, justement par rapport au tafsir qu'on a mentionné par rapport au fait qu'il a assujetti le soleil et la lune tout ça, il l'a fait de manière bien organisée dans l'univers. Et donc, on voit dans cet ordre qu'il a créé, dans cette organisation, hein, on voit le, le signe de sa sagesse et de sa science et de sa toute-puissance. Et euh, parfois, vous entendez, par, par exemple, euh, des gens qui vont mentionner que dans l'univers, il y a aussi du chaos, il n'y a pas que de l'ordre. Il y en a qui utilisent ça comme argument pour dire que qu'est-ce qui est l'univers qui existe ou le, le monde qui existe c'est euh, quelque chose qui est arrivé par hasard et bien entendu euh, il rejette l'existence d'Allah subhanahu wa taala. sauf que euh, en fait la réalité c'est que l'existence du, du chaos, s'il y, y a un chaos c'est en réalité par la permission d'Allah et c'est Allah subhanahu wa qui a, qui a euh, créé ce, cette situation-là et cet état-là et c'est en même temps une preuve Hein, de euh, la toute puissance d'Allah subhanahu wa puisque s'il n'y avait pas de chaos on ne pourrait pas savoir ce qu'est l'ordre donc il a créé euh, l'ordre et il a créé euh, yani, à travers cette, ce désordre qu'on voit, il y a dedans une, un ordre aussi et c'est ce qui nous montre en même temps comment Allah subhanahu wa a bien fait les choses hein. le fait qu'on voit Qu il y a des choses qui sont en désordre, ça nous aide à reconnaître l'ordre et à, à, à, à reconnaître qu'il n'y a personne qui peut faire ça excepté Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord Donc ça, c'est un exemple. Et il dit, euh, ensuite, pour revenir à où on est arrivé, « rafar donc « Allah wa al-Aziz », on a expliqué « Al-Aziz » et maintenant « rafar le shaykh, il dit « C'est le grand pardonneur ». Al-Rafar, c'est celui qui pardonne abondamment, et de façon continuelle et constante. Et euh, Allah Subhanahu wa Ta'ala, le Sheikh il dit, Al-Rafar, il pardonne les, les péchés de ses serviteurs qui se repentent et qui sont croyants. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est un grand pardonneur. Et euh, tellement qu'il est pardonneur qu'il n'y a pas un péché. Qui est trop grand pour son pardon hein? Et quel meilleur exemple Que l'exemple de l'homme Qui avait tué 100, 100 personnes Qui demandait, demandait S'il y avait une repentance pour lui Et le savant lui a répondu Que oui, il y avait une repentance C'est pour dire que Peu importe le, la grandeur du péché La grandeur du pardon d'Allah Est plus grande encore que ce péché là Et donc c'est pour euh, Donner l'espoir aux croyants et ne pas euh, les amener à perdre l'espoir de la miséricorde et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala que peu importe a euh, ni la grandeur du péché qu'ils ont commis et eh bien la grandeur du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde elle, elle dépasse ce, ce péché-là et donc il faut euh, bien entendu euh, faire le, la, se repentir et demander pardon à Allah et euh, cesser de faire ce péché, avoir des remords d'avoir commis ce péché-là et, euh, et dire, se corriger. Et Allah, il pardonne et il accepte notre repentance. Comme le Cheikh, il mentionne dans un autre verset, il dit « Je suis un grand pardonneur pour celui qui s'est repenti wa -amana wa -amila et qui a cru et qui a fait les bonnes œuvres puis qui s'est mis dans la guidance. » Donc comme le Cheikh explique, il dit Donc, euh, il mentionne le verset, euh, donc on a, on a expliqué le verset qu'il a dit, Al-Rafar, l'iman wa Salihan, al l'iman donc il dit qu'il est le grand pardonneur, même pour celui qui a commis le shirk après avoir réalisé, après avoir vu les grands signes d'Allah, puis avoir réalisé hein, la grandeur d'Allah, puis s'être repenti. Et être revenu à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, même le shirk. Donc, tous ceux, par exemple, qui euh, euh, étaient dans le shirk, et que euh, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé à l'islam, lorsqu'il dit là ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », en disant « là ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala efface hein, tout, tout leur péché. C'est-à-dire que la parole du tawhid et la foi en le tawhid, cest euh, à yani, Euh, effacent le, le péché qu'ils ont commis et même le shirk hein? donc euh, ça c'est pour montrer que il n'y a pas un péché qui est trop grand pour la miséricorde d'Allah pour quelqu'un qui se, qui se repent et qui demande pardon à Allah et qui revient de, de, de son péché et là, donc euh, ça c'est très important, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans toutes sortes de péchés, et le mois du Ramadan, c'est une occasion pour les croyants de, euh, essayer de, de se réformer, puis de se corriger, de demander pardon à Allah, puis de changer leurs mauvaises habitudes, pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shiikh, il, il, il explique ensuite le verset 6, ومن عزته أن خلقكم من نفس واحدة على كثرتكم وانتشاركم في أنحاء الأرض ثم جعل منها زوجها وذلك ليسكن إليها وتسكن إليه وتتم بذلك النعمة وأنزل لكم من الأنعم أي خلقها بقدر النازل بقدر منه رحمة بكم تمانية أزواج وهي التي ذكرها في سورة الأنعام ثمانية أزواج من الذئنين ومن المعز ومن الإبل ومن البقر نعم. Donc, a Shaykh el-explique il dit dans le verset من نفس واحدة Donc, il vous a créé d'une personne unique. Le chef, il explique à ce sujet-là, c'est-à-dire, parmi, parmi sa grande puissance et sa force, il y a qu'il vous a créé d'une seule âme, d'une âme, d'une personne unique, d'une âme unique. Avec, hein, et ça c'est malgré la, la, le grand nombre que vous êtes aujourd'hui. On dit qu'aujourd'hui, il y a environ euh, il y a les 6 milliards ou 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Donc, Tous ces milliards d'êtres humains qui existent sur la terre, eh bien, à la base, ils sont tirés d'une âme unique que Allah a créée, d'une seule personne à la base. Et Il les a dispersés hein, et Il les a fait apparaître donc partout sur la terre, par la suite, Il les a créés partout sur la terre. Puis Il a fait de cette, euh, de cette âme unique Son épouse. Il a tiré de cette âme unique son épouse. Et puis de, cette, de, ces, de ce couple-là, on a vu apparaître par la suite tous les êtres humains sur la terre. « Pour que l'homme soit en tranquillité et trouve la paix auprès d'elle, et qu'elle trouve la paix auprès de lui. » C'est-à-dire pour que son épouse trouve la paix auprès de lui. Et il euh, y وأنزل لكم من اللعام ثمانية أزواج إيه il a fait descendre qu'il a créé pour vous huit couples de bestiaux c'est-à-dire il a créé pour vous huit couples de bestiaux et euh, le chef il mentionne il dit ici euh yani qu'il les a créé enfin, qu'il les a créé qu'il les a fait descendre selon la, le besoin Hein, par, par, par, par, mis, par miséricorde pour vous. Et ces huit couples qui sont mentionnés dans le Al-An'am, dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala euh, il énumère euh, les différents couples de bestiaux qu'il a créés pour les hommes. ومن البقر اثنين دونك les différents euh, les différents bestiaux parmi les, euh, les moutons et euh, les moutons les chèvres les les chamons et les vaches et ainsi de suite et le cheikh ma anzala lima Donc le Sheikh il explique que il a mentionné ces ces ces sortes de bestioles alors que il y en a beaucoup d'autres parmi les bestiaux qui existent autre que celle qu'il a mentionnée, mais il a mentionné celle là en particulier, à cause du grand bienfait qu'il y a et du grand, du grand, des grands profits qu'on a en et euh, des, des, du bienfait général qui en ressort, et aussi à cause de la noblesse de ces vestiaux là et du fait qu'ils ont été euh, désignés pour euh, établir certaines choses qui sont spécifiques et particulières. Euh, dans l'islam, comme par exemple euh, les sacrifices et euh, les offrandes, et également l'aqiqa, c'est-à-dire lorsqu'il y a la naissance d'un enfant, on euh, sacrifie euh, un mouton par exemple. Ou bien euh, le fait que dans ces types de, de bestioles-là, euh, la, la zakat est obligatoire, si quelqu'un possède du bétail de, de, ce, de ces catégories d'animaux-là. Euh, et, et, et aussi, le fait que euh, la dia soit payée euh, ou déterminée par rapport à ces animaux-là, par rapport au nombre de chameaux. Donc, la dia, c'est le prix de ça Lorsque quelqu'un est tué euh, accidentellement ou bien euh, prémédité euh, de façon préméditée eh bien, on doit payer à la famille de la victime, euh, un prix de 100, et bien euh, c'est calculé en nombre de charmeaux. Donc ça c'est des exemples pourquoi Allah SWT mentionne ces animaux-là en particulier et ces bestioles en particulier. Ensuite il dit ولما ذكر خلق أبينا وأممنا ذكر ابتداء خلقنا فقال يخلقكم في بطون أمماتكم خلقا من بعد خلق أي طورا بعد طور وأنتم في حال لا يد لا يد لا يد مخلوق تمسكم ولا عين ولا عين تنظر إليكم وهو قد رباكم في ذلك المكان الطيق في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة وذلكم الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وخلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم الله ربكم أي المألوه المعبود Al-lazi wa watabbarakum. Donc, le chef, on va expliquer ça, quand il explique maintenant euh, la suite du verset, il dit, euh, il yani, lorsque il a mentionné la création de notre père et de notre mère, et le début de, donc, euh, il mentionne ensuite le début de la création. Il dit, fi <térés> khalqin c'est-à-dire il vous a créé dans le ventre de, dans les ventres de vos mères création après création c'est-à-dire comme le chef il explique ici il dit stade après stade euh, yani, et vous êtes dans un état hein, vous étiez dans un lorsque vous étiez dans un état que, où aucune main ne vous touchait et aucun œil ne vous voyait c'est-à-dire à, à l'intérieur du ventre de la mère cest il a personne qui Euh, il rentre sa main pour euh, former le bébé ou arranger son, sa création tout ça c'est à l'intérieur que ça se passe et c'est caché du regard donc personne voit hein? mais Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui hein, qui nous aide à nous développer et qui nous fait nous développer à l'intérieur du ventre de notre mère dans cet endroit qui est étroit hein, et, et, et serré Et il dit salat, <médicatrice> c'est-à-dire dans trois ténèbres. Dans trois ténèbres, c'est-à-dire euh, le cheikh il, il, il dit c'est la, la, la noirceur du, du ventre, hein, al al Ensuite, zulmatul <médicatrice> rahim, hein, où il y a le ou bien la matrice. Et ensuite zulmatul <médicatrice> c'est-à-dire le, le placenta le placenta donc ça c'est les trois euh, les, les trois couches protectrices qui nous protègent qui protègent le bébé à l'intérieur du ventre de sa mère donc euh, Allah nous a créé dans ces trois ténèbres <t 'es -t 'es> «» c'est-à-dire euh, « yani, Tel est Allah » Tel est Allah, c'est-à-dire celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a assujetti le soleil et la lune, et qui a, et qui a créé pour vous hein, euh, les bestiaux et les animaux. Hein. Et donc, tel est Allah, votre Seigneur, celui qui est adoré, celui qui vous a fait vous développer, et qui vous a fait euh, grandir qui vous a fait vous développer et qui vous a fait grandir donc le cheikh El Zifakama أنه الواحد في خلقه وتربيته لا شريك له في ذلك فهو الواحد في ألوهيته لا شريك له donc on voit maintenant on comprend pourquoi Allah subhanahu wa taala a mentionné toutes ces choses donc il a dit il dit le cheikh il dit donc euh, c'est votre Seigneur hein? Et euh, de la même manière qu'il est unique dans sa création, c'est-à-dire que c'est le seul à avoir tout créé et qui est le seul à, à vous avoir euh, fait grandir et vous avoir fait vous développer, eh bien euh, il n'avait pas de partenaire dans ça, donc de la même manière aussi, il est unique dans son adoration, dans l'adoration qu'on doit lui Offrir Et on ne doit offrir son adoration qu'à lui. Et sans partenaire. On ne doit pas donner à Allah des partenaires dans son adoration. Donc ça, c'est pour établir le tawhid encore une fois. Et le shaykh, il dit, et c'est pour cette raison, il dit وَلِهَدَ قَالْ لَهُ الْمُلْكِ لَا fa Bálda házal báyan, báyan istihkáqihi ta'ala, lel ikhlasi wahdahu ila ibadatil awsan alati la tudabbiru chéyan, walaysalaha minal amri chéy. Donc le chéyf explique, il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu ta'ala dit, par la suite, après avoir énuméré toutes ces choses qu'il a créées, il dit, à lui appartient toute la royauté point de divinité à part, à part lui. La ilaha illahu. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et le cheikh explique, il dit donc, après cette explication, cette clarification, la clarification du fait qu'il est euh, celui qui mérite, euh, yani, qu il est lui seul celui qui mérite l'adoration pure, euh, yani, Donc, après cette explication, comment pouvez-vous vous détourner Comment pouvez-vous vous détourner de son adoration à lui seul, après cette explication et cette clarification que lui seul mérite d'être adoré, puis vous tourner par la suite vers des idoles qui ne contrôlent rien et qui n'ont le pouvoir sur rien et qui n'ont aucune décision dans, en quoi que ce soit. Donc, tout ça, c'est pour affirmer le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Ensuite, Allah il continue le verset, l'explication, il continue la surah en disant, c'est-à-dire, si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. Donc le cheikh, il explique, il dit, كما لا ينفع لا ينتفع بطاعتكم ولكن أمره ونهيه لكم محض فضله وإحسانه عليكم ولا يرضى لعباده الكفر لكمال إحسانه بهم وعلمه أن الكفر يشقهم شقاوة لا يسعدون بعدها لأنه خلقهم لعبادته فهي الغاية التي khala khulqa laha al khalq fala yarda an yad'a ma khalaqhum fala yarda an yad'u ma khalaqhum li ajlihi donc le sheikh, il explique il dit donc que si euh, la suite l'explication du verset euh, si vous euh, yani ne croyez pas en Allah et que vous reniez la foi en Allah subhanahu wa ta'ala alors Allah se passe largement de vous. Allah n'a aucun besoin de vous. Et ça ne lui fait aucun tort. C'est-à-dire votre mécréance en Allah et votre rejet de la foi en Allah ne fait à Allah aucun tort. Hein? Et euh, lorsque vous lui obéissez, eh bien, ça ne, le, ça ne lui profite en rien non plus. Hein? Mais son ordre et son interdiction, c'est pour vous. Et c'est uniquement pour vous. Et c'est une grâce. Et une bonté pour, sur vous De sa part C'est-à-dire que lorsqu'on adore Allah Et qu'on obéit à ses ordres hein, Et lorsqu'il nous interdit quelque chose Et qu'on s'en abstient eh bien c'est en réalité Une grâce que Allah nous fait Et c'est une bonté qu'il nous fait hein, De nous permettre De l'adorer Et de nous permettre De, de lui obéir Et de s'écarter de, de ce qu'il nous a interdit C'est pour nous en réalité Lui, il n'en retire aucun profit, hein? Et le fait de, de, de voir des êtres humains parmi les créatures qui rejettent la foi et qui renie la foi ou qui désobéissent à ses ordres, ça ne lui fait aucun tort, hein? Par contre, ensuite, il dit wa la yarda li ibadihil c'est-à-dire que de ses serviteurs cependant, il n'agréte pas la mécréance, il n'agréte pas la mécréance. Et le shaykh explique, qu'il dit, c'est à cause de la, de la parfaite bonté d'Allah envers ses serviteurs. C'est-à-dire, euh, par rapport à la parfaite bonté d'Allah envers ses serviteurs, il n'agrée pas le, la mécréance pour eux. Hein? Et à cause également de sa science, du fait qu'il sait que la mécréance, c'est quelque chose qui rend la, les créatures malheureuses et c'est un malheur après lequel ils ne peuvent jamais être heureux par la suite et c'est pour, pour la raison de ça c'est parce qu'il les a créés pour son adoration Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration et c'est l'objectif ultime et le but ultime pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé sa création et donc il n'est pas satisfait que euh, les créateurs Abandon, ou delelés la chose pour laquelle ils És azt mondja, وَإِنْ تَشْكُرُ يعني, "Innentől ismered Allahet, tételebbi taoídhához, és igazán tiszteletben tartod őt, és a wa tartod őt, és a tiszteletben tartod őt, és a Et le Cheikh, il explique ensuite, il dit, euh, la suite. il explique la suite du verset, وَإِنْ تَشْكُرُوا Wa وَإِنْ Le verset dit, Wa تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ Ça signifie, euh, et, euh, et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Donc, ses serviteurs, il n'agrée pas la mécréance, et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Le shayf, il dit, si vous êtes reconnaissant envers Allah, en établissant son tawhid, en n'adorant que lui, et en purifiant votre religion pour lui, il en est, euh, il pour vous, il en est satisfait pour vous, à cause de sa miséricorde pour vous, pour vous et à cause de son amour qu'il a de faire le bien pour vous. Il veut pour vous ce qui est bon, ce qui est bien. Et Il veut pour vous que vous faisiez ce pourquoi vous avez été créés. Hein? Ce pourquoi vous avez été créés. Et c'est triste de voir que Allah nous crée pour son adoration et que on voit que euh, les hommes se détournent du but pour lequel Allah les a créés et établissent des sociétés et des systèmes dans lesquels... Euh, l'être humain est complètement détourné du but de son existence et de l'objectif pour lequel Allah a créé les hommes. Hein? Et donc, au lieu d'adorer leur créateur, ils adorent yani, d'autres êtres humains ou d'autres créatures parmi les, les, les choses que les hommes adorent. Et ils adorent, par exemple, yani, les idoles, les statues, les prophètes, les anges, les saints, les tombes. Hein, le soleil, la lune, les astres, hein, les, les, les constellations, euh, les, les esprits, les djinns, hein, les roches, les pierres, les arbres. Et ils adorent parfois aussi des choses de la dunya, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des choses qui détournent, qui font que les hommes se détournent du but pour lequel ils ont été créés. Et c'est pour ça que c'est important d'établir le tawhid et d'appeler les hommes au tawhid et de leur rappeler le but de leur existence et le but de leur création le chèque il dit ensuite ثم إلى ربكم مرجعكم في يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون إخبارا أحاط به علمه وجرى عليه قلمه وكتبته عليك عليكم الحفظة الكرام وشهدت به عليكم الجوارح فيجازي كلا منكم بما يستحقه إنه عليم بذات الصدور دونك Euh, le cheikh explique la suite donc du verset euh, il dit que de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala comme on a dit euh, il n'est pas euh, notre désobéissance ou notre refus de l'adorer ça ne lui fait aucun tort hein? et euh, notre shirk ne lui fait aucun tort si quelqu'un fait du shirk et de la même manière le bien qu'on fait et les bonnes actions qu'on fait et le tawhid qu'on établit ça ne lui ramène aucun bienfait ça ne rajoute rien ça ne lui donne pas un profit ou quelque chose que lui va en profiter donc le, le tawhid qu'on établit c'est pas pour euh, ajouter quoi que ce soit à Allah ou pour, euh, pour faire profiter à Allah en quoi que ce soit il n'a besoin de rien par rapport à nous c'est pour nous-mêmes que c'est un bien qu'on fait, c'est un bien qu'on fait à nous-mêmes. Et si on désobéit, et bien ça ne lui fait pas un tort, hein, et ça ne lui enlève rien. C'est nous, contre nous-mêmes qu'on fait un mal et qu'on fait un tort en réalité. Et donc, euh, le shaykh, il dit, dit « C'est pour ça que chacun d'entre vous, vous avez... » Euh, yani, votre action. Chacun d'entre vous, vous avez vos actions de bien ou de mal. Nul pécheur ne portera le péché d'autrui. Le les péchés d'autrui. Il n'y a, a personne qui va porter les péchés de quelqu'un d'autre. Euh, <sus -t> en> Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour. Hein, au jour de la résurrection. <sus -t 'en> Et il vous informera de ce que vous faisiez. Hein? Il vous informera de ce que vous faisiez. C'est-à-dire que euh, le chef il, dit, il va vous informer de sa science qui enveloppe toute chose. Et euh, de la plume qui a tout écrit. Hein? Et de ce que les anges ont noté. De ce qu'ils qu ont noté de vos œuvres. Parce que les anges écrivent nos actions. Et de ce qu'ils ont témoigné. Et de ce que votre corps a témoigné également contre vous. Parce qu'au jour de la résurrection, notre corps va témoigner aussi. Nos membres vont parler et vont témoigner contre nous. « kullam » C'est-à-dire, il va rétribuer chacun d'entre vous selon ce qu'il a mérité par rapport à ses œuvres. « Inna ali c'est-à-dire il a, il, car il connaît parfaitement le contenu des poitrines c'est-à-dire ce qu'il y a dans les cœurs donc le Cheikh il, il explique il dit qu'il sait ce qu'il y a dans les, euh, dans les poitrines et ce qu'il y a dans ces poitrines comme description de bonté ou de perversité. Et le but, c'est de nous informer euh, par rapport à ça et pour nous faire prendre compte et tenir compte de la rétribution qu'il va y avoir au jour de la résurrection euh, par rapport à nos œuvres et euh, de la justice totale et complète que Allah subhanahu wa ta'ala va établir euh, par rapport à ça au jour de la résurrection. Ensuite, le cheikh il explique le verset suivant, le verset 8 kul tamatta' min dire et quand un malheur touche l'homme il appelle son seigneur en se tournant vers lui puis quand il, lui accorde, il lui accorde de sa part un bienfait il oublie la raison pour laquelle il faisait appel a allah des égos afin d'égarer les gens de son chemin Dit jouis de ta mécréance un court moment te fogsz részt venni a tűzben. Ezért a sárgi szöveg ezt magyarázza. Azt mondja: "Hagyja el a kedvét, a költözését és a kedvességét, és a يعلم أنه لا ينجيه في هذه الحال الا الله فيدعوه متضرعا ومتضرعا منيبا ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك الشيخ explique que, hein Allah nous informe de sa, de sa générosité envers son serviteur et de sa bonté hein et de sa bonté envers le serviteur et du peu de reconnaissance de son serviteur envers lui. Et que lorsque l'être humain est touché par un mal quelconque, soit une maladie ou par une pauvreté, ou parce qu'il est tombé dans un malheur quelconque, soit qu'il y a une détresse qui qu qu qu qu l'atteint, soit sur mer ou ailleurs... Et euh, il sait que Personne ne peut le sauver De cette situation Excepté Allah Alors à ce moment-là Il appelle Allah En pleine dévotion Et en euh, soumission en, repentant, en repentance à Allah Et il appelle Allah Au secours Pour que Allah le délivre De ce qui lui est tombé dessus Comme malheur Et euh, il euh, le fait avec beaucoup de sincérité, beaucoup de euh, de, de force. Hein. Et ensuite, par la suite, lorsque Allah lui accorde un bienfait de sa part, hein, une grâce ou un bienfait de sa part, c'est-à-dire que Allah lui a enlevé ce malheur qui l'a touché, hein, et ce, ce, ce, ce, ce mal qui l'a touché, cette calamité ou ce désastre ou ce malheur qui, qui lui est arrivé il oublie la chose pour laquelle il invoquait auparavant c'est à dire il oublie le mal pour lequel il avait invoqué Allah hein, le mal qui qu l'avait touché et il s'en va comme si rien ne l'avait jamais touché, comme s'il si n'avait jamais eu de malheur auparavant et il continue dans son shirk et dans sa désobéissance à Allah, et il donne à Allah des égaux pour égarer de son chemin. Le Shaykh explique qu'il dit: <c 'a seafood> Fátábil malzom, liyadullu ala lázim. Le sheikh, il dit, il a donné des égaux à Allah pour égarer de son, de son chemin. Le sheikh, il dit, pour qu'il s'égare lui-même et pour qu'il égare les autres. Parce que le fait d'égarer les autres, c'est quelque chose qui est une branche de l'égarement. Le fait d'égarer, d'être un égareur, c'est quelque chose qui découle de l'égarement puisque lorsque quelqu'un est égaré, c'est uniquement lorsque quelqu'un est égaré qu'il peut égarer les autres, hein, puisque c'est relié ensemble. Hein. Lorsque quelqu'un égare les autres, c'est parce qu'elle est elle-même égarée. Et le chef, il explique, il dit, euh, l'explication de la suite, Quul Dis-le, ce ati est le Allah. كفراً تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار فلا يغنيك ما تتمتع به إذا كان المعال النار أفرأيت إن متعناكم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم Donc le sheikh il, il mentionne ensuite la suite du verset ou la fin du verset dans lequel Allah dit au Muhammad aux gens jouit de ta mécréance un court moment. Hein? Donc dis à cette personne qui euh, est dans cette attitude là et dans ce comportement là et qui a échanger la grâce d'Allah par de la mécréance ou bien par de l'ingratitude jouis de ta mécréance hein, un court moment <inaudible> hein, tu, tu seras ou tu fais partie des gens du feu donc le cheikh il, il explique il dit c'est à dire que tu seras des, du, tu seras des gens du feu c'est à dire que la jouissance La, la courte jouissance que tu as elle ne te servira à rien et ne te sera d'aucun bien hein, puisque ta destination c'est l'enfer donc, donc tu, tu jouis de ta mécréance dans cette vie d'ici-bas et combien tu vas vivre de temps sur la terre quoi, hein, 60 ans, 70 ans 80 ans et après le résultat c'est quoi c'est la mort. Tout le monde meurt. Et donc, qu'est-ce qui arrive après la mort C'est soit le paradis ou l'enfer éternel. Si ta destination, c'est l'enfer éternel, la petite jouissance que tu as eue sur cette terre, elle n'aura aucune, aucune signification, aucune valeur. aucune valeur. Hein? Et c'est pour ça que euh, Allah taala il dit donc, jouis. Hein? Il, il dit à son prophète, sallam, de dire à ces gens-là, Ou à cette personne qui agit comme ça... Elle nous jouit de ta mécréance... Et donc ça, ça, ça nous rappelle... De, de ne pas... Euh, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala... Uniquement lorsqu'on a des, des malheurs... Ou lorsqu'on a des difficultés... Mais il faut se rappeler d'Allah... Tout le temps... Hein, dans les moments d'aisance... Et de, de, de, de, de bien... De, lorsqu'on est en bonne santé lorsqu'on est riche, lorsqu'on a beaucoup d'argent, lorsqu'on a tout ce qu'il nous faut, hein, on est heureux, on est bien, on est content parce qu'on a tout dans la dunia mais on, on, on oublie Allah hein, puis que quand ça commence à aller mal, on perd euh, qu'est-ce qu'on qu qu a de, de, de bien, là tout d'un coup on revient à Allah wa et on demande à Allah hein, et quand, quand euh, yani, tout revient correct, on oublie Allah encore Cela, ce n'est pas correct. Ce n'est pas l'attitude du vrai croyant. Le croyant, il n'agit pas comme ça. Le croyant, il doit se, se rappeler d'Allah, en tout moment. Et en particulier, hein, quand, il y a des, quand, tout, quand tout va bien, comme le prophète, il a dit, hein, Abdullah ibn Abbas, il lui a dit, « Ta'arraf ilallah hifirraha, ya'arikafishiddah. » Rappelle-toi d'Allah, dans les moments d'aisance, il va se souvenir de toi dans les moments de difficulté. Donc, ça c'est important. Et donc, il mentionne un autre verset dans lequel Allah a dit quelque chose dans le sens de ce qu'il dit ici. Il dit « sinil »« Vois-tu si nous leur donnons une jouissance pendant un nombre d'années ?»« Summa ja'ahum ma yu'adun » puis qu'ensuite leur vient ce qui leur avait été promis, leur, le, Les choses, les jouissances qu'ils avaient eues, ne leur ne leur servira à rien. Ils ne leur certes ne leur sert à rien. Ils ne leur, à rien. Ne leur à aucun bienfait. Hein? Pourquoi? Parce que leur destination, c'est l'enfer. Donc le Sheikh il dit, il continue avec le verset 9 et c'est le verset avec lequel on va s'arrêter euh c'est avec le dernier verset, on va expliquer inshallah euh le sheikh il explique ce amman huwa qanitun le sheikh il explique ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qaiman yahdharu al wa yarju rahmat rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wa alladhina la ya'lamun C'est-à-dire, est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, posterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, hein, et ensuite il dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, سأل لي ذوي الذكاء سرابل طب الشيخ الجاسوس سجلا او هذه المقابله بين العامل بطاعه الله وخيره العالم هذا من التي العقول وعلم علما تفاوتها المعرض عن المعرض عن طاعة ربه المتبع لهواه كمن هو قاند أي مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة وأفضل الأوقات وهو أوقات الليل فوصفه بكثرة العمل وأفضله ثم وصف وصفه بالخوف والرجاء وذكر أن متعلق أن متعلق الخوف عذاب عذاب الآخرة على ما سلف من الذنوب وأن متعلق الرجع رحمة الله فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. Donc, le chef explique, il dit que ici, il y a, dans cette comparaison qu'il entre la personne qui agit selon l'obéissance d'Allah et celui qui euh, n'est pas ainsi, C'est-à-dire, celui qui n'agit pas selon l'obéissance d'Allah. Et Allah compare les deux. Hein? Et il demande, est-ce que ces deux-là sont égaux Donc, le chef il dit, il compare le savant et l'ignorant. Et ça, ça fait partie des choses qui sont établies dans la raison, dans la logique, hein? et qui sont, qui sont connues. Hein, avec certitude. C'est quelque chose dont on connaît la, la distinction et, la, et les, la, le, le grand écart qui existe entre ces deux choses-là de façon certaine. Donc, celui qui se détourne de l'obéissance de son Seigneur et qui suit sa passion, est-ce qu'il est comme celui qui est obéissant à Allah et qui, qui cherche les meilleures, les meilleures adorations pour se rapprocher de lui, comme la salat Hein? ou bien les meilleurs moments pour faire cette salade et ce sont les moments de la nuit hein? et Allah le décrit comme faisant beaucoup d'oeuvres parmi les meilleures oeuvres puis ensuite il le décrit comme ayant de la crainte et de l'espoir il a peur hein? il a peur de l'au-delà et il espère hein, la miséricorde de son Seigneur donc il est décrit par la crainte et par l'espoir et il mentionne ce en quoi il a cette crainte par rapport à quoi il a cette crainte c'est-à-dire le châtiment de l'au-delà par rapport à ce qu'il a fait comme, comme péché et il ramène il rappelle aussi ce en quoi il a espoir et c'est en la miséricorde de son Seigneur Et donc, on voit que Allah Subhanahu wa Taala le décrit par des œuvres, les actes de la prière qui sont des actes apparentes et les actes intérieurs qui sont la crainte et l'espoir. Et ensuite, à la fin du verset, dit: ودينه الجزاء وما له في ذلك من الأسرار والحكم والذين لا يعلمون شيئا من ذلك لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار إنما يتذكر أولو الألباب أي أهل العقول الذكية الذكية فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى ويؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العق في العواقب بخلاف من لا لب له ولا عقل ها ولا عقل فإنه لا فإنه يتخذ إلهاه هواه Donc, le chef euh, il explique la suite du verset, dit, est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui connaissent, ceux qui savent, et le cheikh dit, ceux qui savent ou qui connaissent leur Seigneur et qui savent sa religion qu'il a révélée et euh, sa rétribution par rapport à sa religion. Et euh, donc, est-ce qu'ils sont égaux, ceux-là Ceux qui savent ces choses-là, et qui connaissent leur Seigneur, qui connaissent sa religion, et qui ont compris les secrets qu'il y a là-dedans, et les sagesses qui sont derrière ces choses-là, et ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qui ne savent rien de ça, hein, donc le chef il dit non, ils ne sont pas égaux. Ceux-là ne sont pas égaux à, aux autres. Et de la même manière que la nuit n'est pas, pas égale au jour et que la nuit n'est pas égale aux ténèbres et que l'eau n'est pas égale au feu le seul qui euh, se rappelle lorsqu'on le rappelle sont les gens doués d'intelligence albab, c'est à dire les gens qui possèdent une raison qui est peu et une intelligence hein? donc ce sont ceux qui sont Euh, qui, qui sont capables de donner une préférence et de donner, euh, de, de donner euh, une priorité à ce qui est plus haut et de délaisser les bassesses. Hein? Il, y a des, il, y a des, il y a des êtres humains qui n'aiment que les choses basses, que les bassesses, et qui n'aiment pas ce qui est élevé, et qui n'aiment pas s'élever plus haut. Hein? Donc ça, ce ne sont pas les gens intelligents qui sont comme ça. Les gens intelligents aiment qu'est-ce qui, qu qui les élève, qu'est-ce qui les fait aller vers le haut, et non pas qu'est-ce qui les fait descendre vers le bas. Hein? Et les gens qui possèdent, qui sont doués d'intelligence, ils préfèrent la science à l'ignorance, et ils préfèrent l'obéissance à Allah euh, à la désobéissance et à l'opposition à et à la contradiction des ordres d'Allah. Donc, pourquoi ils préfèrent ça C'est parce qu'ils ont Une raison qui les oriente et qui les guide à réfléchir et à analyser les conséquences des choses et les conclusions des choses. Contrairement à la personne qui n'a pas d'intelligence, qui, qui n'a pas, pas de raison, alors il ne fait que prendre sa passion pour sa divinité. Et il suit ses désirs dans ces choses-là. Donc ça c'est... Euh, les paroles du Cher, donc Saadi, par rapport à euh, ce verset là. Et, euh, et on va lire encore juste euh, dans le tafsir de l'imam ibn Kassir, quelques points ici qui sont intéressants euh, à propos du verset qu'on vient juste de lire. يقول عز وجل من هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا لا يستوون عند الله كما قال تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يطلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون قال تبارة وتعالى ها هنا Amman <mark> huwa qanitun ána al-layli sajidan wa qaiman Egy fi hali sujoudihi ou fi hali Donc, euh, le sheikh, il explique le, le, le verset, dit ici, Allah ta'ala il mentionne, est-ce que celui qui a la, la caractéristique de, de celui qu'on a mentionné c'est-à-dire qui se tient euh, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, hein, qui craint au-delà et qui espère en la miséricorde de son Seigneur, est-ce que celui-là, il est comparable à celui qui associe à Allah et qui lui donne des, des partenaires, le chef il dit, ne sont pas égaux pour Allah. Et il mentionne le verset 113 dans Surat, euh, dans Surat Al Imran, le verset 113 dans lequel Allah سبحانه il dit mais ils ne sont pas tous pareils il y a parmi les gens du livre une communauté droite qui aux heures de la nuit récite les versets d'Allah en se prosternant ils croient au jour dernier et ordonnent le convenable, et interdisent le blâmable, et concourent aux, oeuvres, aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens du bien. Hein? Et ici, bien entendu, on parle de, par exemple, al-Najashi, qui avait accepté l'islam. Donc, euh, ça c'est pour mentionner que ceux qui croient au Tawhid et qui adorent Allah, wa et qui font les bonnes œuvres de cette façon, ne sont pas comparables aux mouchriquines. Et il dit قال Est-ce que celui qui onze heures de la nuit reste en dévotion prosternée et debout C'est-à-dire qui reste un et qui s'humilie dans l'état de prosternation et dans son état de euh, lorsqu'il est debout Hein, il est un et il se recueille hein, dans euh, ces positions-là. Il fait preuve de dévotion dans ses adorations et il dit Donc C'est celui qui obéisse à Allah et à son messager. C'est Abdullah ibn Mas'ud qui l'a expliqué. Et Abdullah ibn Abbas hein, ibn Abbas radiyallahu anhuma wal-hasan wal suddi wa Ibn ana al-layl jauf al-layl Donc, ibn Abbas et al-hasan et al suddi et ibn Zayd, zaid les grands parmi les mufassirés ils ont expliqué que ana al-layl ça veut dire hein, أو صاندلمي أو مجدلمي جوف الليل أي الز وقوله تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أي في حال عبادته خائف لا بد في العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب ولهذا قال تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه Donc le explique que Allah Seigneur c'est-à-dire adoration il a peur et il a et en particulier lorsqu'il est en vie il doit donner précédence à la crainte et il dit que euh, il craint l'au-delà et il donne l'espoir il espère hein, la miséricorde de son Seigneur il dit et lorsque vient la, la mort à ce moment là il devrait donner précédence à ou plus de force à, à l'espoir au moment de la mort كما روى الإمام عبد بن حميد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال له كيف تجد؟ قال أرجو وأخاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد مثل هذا illa wa donc uh, Sheikh, il mentionne cette, uh, ce hadith qui rapportait selon Anas anhu dans lequel il, uh, il dit que le messager d'allah rentré uh, voir un homme au moment où il était proche de la mort alors il lui a dit comment tu te sens Je, je, je, je sens, je, je, il a dit « J'espère et je crains. J'espère, j'ai l'espoir et je crains. » Alors le messager d'Allah lui a dit « Ces deux états ne peuvent être réunis dans le cœur d'un homme dans, un, dans une situation comme celle-ci, excepté que Allah lui donne ce qu'il a espéré et le protège contre ce de quoi il a eu la crainte. » Donc, il lui donne ce, ce en quoi il a espéré, et il le protège de ce dont il a eu peur, de ce dont il a eu la crainte. Il dit: <musique> Wakada Rawul Nasai, fi Aliyomulla wa na Donc le Sheikh explique qu'il mentionne d'un autre hadith qui est apporté par l'imam Ahmad selon Tamim al Dari, dans lequel le Messager d'Allah a dit Celui qui récite cent versets dans une nuit, on lui écrira comme s'il avait prié toute la nuit, comme s'il avait comme s'il était resté toute la nuit en prière. Donc on va s'arrêter ici pour, pour le cours d'aujourd'hui et on continuera ça demain. Ciao. Subhanahu wa ta'ala Muhammad. Hachetwa Allah. Il a un ta'saffro wa wa wa à Montréal, donc euh, on se prépare pour la prière de Marais bientôt, Inch'Allah. Il reste encore presque une heure. Donc euh, je vous laisse, Inch'Allah, à demain. As-Salaamu Alaikum wa Rahmatullahi, wa rahmatullahi, wa rahmatullahi.